L'enfant qui rêve à son bel ours blanc voit tout à coup dans la nuit de Noël le Père Noël vêtu de blanc qui vient vers lui chantant tendrement. C'est Noël si tu es bien sage, Père Noël rempli de tes souliers de beaux jouets. De mille images, tout ce que tu as rêvé. Tout doucement, sur un nuage, l'ours blanc va s'envoler. C'est Noël, et dans la cheminée, Père Noël, va remplir tes souliers. L'enfant qui rêve à son bel ours blanc a promis d'être sage. Maintenant, le Père Noël a le guitare Lui a chanté la chanson des enfants. C'est Noël et dans la cheminée, le Père Noël va remplir les souliers. Enfin, sur notre terre, font la ronde par milliers. Fait à la nuit du grand mystère, autour du sapin doré. C'est Noël, et dans la cheminée, Père Noël a rempli les souliers. Joa!